Un programa d'homenatge a les dones everything, i a la seva veu. Right. Oh, yeah. D'un volt a l'autre de la setmana Sur les boulevards dans les fougues On les voit trener par centaines Leurs guêtres sales et leurs amours Dans des chemises de dix jours Sous la lumière des réverbères Prenant des airs de pompadour Ce sont nos de ferronnières Ce sont nos poupées, nos guignoles, nos pentes Écoutez dans la nuit A leur chante ce refrain c'est nous les mômes les mômes de la cloche le char qui s'en vont s sansen varon en poche c'est nous les promés les purries paumé eux qui sommes eux aimés un soir n'importe où nous avons pourtant que pas d'exigenants mais personne n'en veut rebâtons un vie pour eux qui ça fou on s'en fout nul ne s'y accroche il n'y a pas d'amour et l'on sera toujours le monde de la cloche Mais comme elles n'ont pas les toilettes Qu'il faut pour les quartiers rupins Ce n'est pas aux galeries L'Arsayette Qu'elles vont faire chaque soir leur tourbain Le long du canal Saint-Martin Au Sébastien, à la chapelle oh, On est toujours assez condam Pour le monsieur qui vous appelle C'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou Y'a pas de poupée en soi, au bazar à 30 sous C'est nous les mômes, les mômes de la cloche Le chard qui s'en sans un rond en poche C'est nous les paumés, les purées de paumés Qui sommes aimés, un soir n'importe où Tout comme nos rubriques, nous ne sommes pas vernis Jamais l'on ira sur la rivière que que ça fout On Quand la jaune nous choupe, on va faire guet jours là-bas, à la tour, les membres de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour plus rien dans la quête. elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir comme un cheval. La pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit, ah, oh, mais ce n'est qu'une grande rue. Et voilà comment mon poupée et nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus la sous, s'en vont tout à pantin. C'est nous les mômes, les mômes de la cloche, le char qui s'en va, sans amis, sans proche C'est nous les paumés, les purées de paumés. Les gens vont dormir dans leur vie Le guer ne te convois, jamais on n'a ni l'heure ni courant, pas même une personne. Oh ça. Quand la mort nous pousse, oh, c'est notre prire, bonjour, cloche, son de la cloche. L'artista del programa d'avui és fàcil d'endivinar. Edith Piaf. Possiblement una veu francesa més reconeixible de tots els temps. Una dona de conviccions inamovibles, capaç de plasmar tota una vida en lletres i traslladar les emocions de l'ànima a cada interpretació. El llegat, tant musical com humà, s'ha deixat sentir molt més enllà de la seva mort, convertiu la en una icona, al seu país i un referent a nivell mundial. Hem començat el programa amb Les Moms de la Cloche, de 1936, el primer tema enregistrat per Edith Piaf, que es va convertir en un èxit immediat però efímer, ja que es va veure injustament involucrada en un escàndol mediàtic amb els baixos fons parisencs. Després d'uns anys fent-se un nom al Music Hall, que la porten a ser una estrella als teatres al 1940, recupera el favor de l'escena musical i radiofònica amb l'acordeonist, un tema escrit i composat per Michel Hemaire, el tema que sonerà a continuació. La fille de joie est belle Au coin de la rue là-bas Elle a une clientèle Qui lui remplit son bar Quand son boulot s'achève Elle s'en va à son tour Chercher un peu de rêve Dans un bal du faubourg Son nom est un artiste C'est un drôle de petit gars Un accordéoniste Qui sait jouer La rave ne zèle, elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le genève et les doigts les canons de l'artiste. Salut ronde dans la peau par le beau par et le l'envie de cette physique. Tout son être étendu, son souple suspendu, c'est une œuvre tendue de la musique. La vie de joie est triste Au coin de la rue là-bas Son accordéoniste Il est parti soldat Quand il reviendra de la guerre Ils prendront une maison Elle sera la caissière Et lui sera le patron Que la vie sera belle Ils seront de vrais pachas Et tous les soirs pour elle Il jouera la jambe La java qu'elle se redonne pas Elle revoit son accord de Niste Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux Et les doigts c'est qu'elle de l'artiste C'est l'iron dans la peau, par le bas, par l'eau Et l'envie de pleurer, c'est physique Son être étendu, son souffle suspendu C'est une vraie tordue de la Musique la de joie est seule Au coin de la rue là-bas Les filles qui font la gueule Les hommes n'en veulent pas Et tant pis si elle crève Son homme ne reviendra plus Adieu tous les beaux rêves Sa vie elle est foutue Pourtant ses jambes tristes L'emmènent au boui boui Où il y a un autre artiste Bonjour toute la nuit elle écoute la java elle entend la java elle ferme les yeux et doigts secs et nerveux ça lui ramène dans la peau par la música. Nascuda com Edith Giovanna Gasjon, durant els seus primers anys el seu nom artístic fou La Mont Piaf. Però durant la invasió a alemanya, se’l canvia per l’etern Edith Piaf. Tot i la forta repressió d’aquells anys, ella continua oferint concerts sense cedir a l’ocupació nazi. Es fa un far d’interpretar cançons amb doble sentit, ocant el valor i fortalesa de la resistència francesa. Exemple d’això és la següent cançó: Tu és per tu. Ets a tot arreu, on al·loeix a la tradició d’un amant. Nous nous aimions bien tendrement, comme oh, t'aiment tous les amants. Et puis un jour tu m'as quitté, depuis je suis désespérée. Je te vois partout dans le ciel. je te vois partout sur la terre. Tu es ma froid et mon soleil, ma nuit, mes jours, mes jours. Tu es partout car tu es dans mon coeur, tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. et fois je rêve que je suis dans tes bras, et qu'alors tu me parles tout bas, tu dis Et moi, je trouve ça merveilleux. Peut-être un jour tu reviendras, Je sais que mon cœur t'attendra, Tu ne pourras pas oublier, Les jours que nous avons passés, Mais tu te cherches sans arrêt. Écoute bien mon cœur t'appelle Nous pourrons si bien nous aimer Tu verras la vie sera belle Tu es partout tu es dans mon cœur Tu es partout car es mon bonheur Toutes les choses qui sont autour de moi Même la vie ne représente et toi, je rêve que je suis dans tes Et tu me parles tout bas Tu dis des choses qui font fermer les yeux Et moi je trouve ça. El 1946 enregistra l'Avianjós, que fou el tema insígnia de Piaf. Tot i que el seu equip de compositors no creien a la cançó, es va convertir en una de les favorites del públic, apareixent en gairebé tots els discs posteriors i rebent un Grammy Pòstum al 1988. També va donar nom a un documental i a una pel·lícula biogràfica digna de veure. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel partie Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois l'avion. de quelquechose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je la croix. Des nuits d'amour plus finis, Un grand bonheur qui prend sa place, Des ennuis, des chagrins s'effacent, Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rond, mode de douleur et sans te perdre jour il est à prier mon cœur il ne part de bonne dor de c'est toi qui toi dans la vie et maladie Love va la ben sabut que una infància i adolescència dura ha fet de moltes artistes unes genis amb una vida adulta tumultuosa i Edith Piaf n'és un clar exemple. Filla d'un acròbata francès i una cantant amb volant Italo Bereber, son pare decideix desaparèixer abans de que n'esqués Edith. La mare, sola, acaba donant a llum sota un fanal davant el número 72 del carrer Belleville de París un 19 de desembre de 1915. La pobresa de la mare va fer que l'envies amb l'àvia materna, una dona que durant dos anys la va tenir mal cuidada alimentant-la amb més vi que no pas llet. El pare la recull, però és enviat a la guerra i la deixa a càrrec de l'àvia paterna, una madame que regentava un bordell. Són els pocs anys on és tractada amb amor i ben cuidada. Després de salvar-se d'una malaltia que per poc la deixa cega, als 7 anys el pare se l'emporta a viure una vida de penúries, primer a petits circs itinerants i després com a artista ambulant. Edith revela el seu talent amb les cançons populars que canta pels carrers juntament amb son pare, el que abandona els 14 anys per emprendre el seu propi camí com a cantant pels suburbis de París. terre qui m'obsède jour et nuit cette terre n'est pas né d'aujourd'hui il vient d'aussi loin que je viens traîné par cent mille musiciens Un jour cette terre mort de la folle sans fois j'ai voulu dire pourquoi mais il m'a coupé la parole.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 C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par coeur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour il a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras et moi, je vois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des hommes Sur cette aire qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais Padam, padam, padam Des vetus en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez la chaise qu'il m'a fait Comme si tout m'en passait défiler Regardez du chagrin J'en ai tout un sur cette aire qui bat qui bat comme un coeur de... Acabem d'escoltar «Padam, Padam», cançó de 1951 que va ser escrita expressament per a ella. Amb música de Norbert Glansberg i lletra d'Henri Contet, la cançó descriu com certes maudies aboquen a Edith records d'un antic amor. Aquest és segurament Louis Dupont, la primera persona de la que es va enamorar els 17 anys, amb qui va tenir única filla, Marcel, que va morir els dos anys de meningitis. Edith també va tenir una carrera cinematogràfica a tenir en compte. Va actuar en nou pel·lícules i rebé molta influència del món cinematogràfic a nivell musical. Prova d'això és la versió que va fer el 1954 de Sous les ciels du Paris, un tema que apareixia al film del mateix nom dirigit per Julien Dubivier, un dels grans del cine francès de l'època.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 Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple est pourri de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvindrame Et mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mm -hmm. Il endort dans la nuit Les clochards et les gueux mm -hmm. Sous le ciel de Paris Les oiseaux du bon Dieu mm -hmm. Viennent du monde entier Pour bavarder rentreux Et le ciel de Paris Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles, il était pour pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit, il met son habit bleu Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est malheureux Il est trop jaloux de ses millions d'amants Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Pour se faire pardonner Il offre un arc-en-ciel Ara escoltarem «L'home a la moto. cançó de 1956 que Edith Piaf adopta d'un tema americà de rock and roll anomenat «Black Deming Trousers en Motorcycle Boots» de Jerry Weaver i Mike Stower. L'adaptació francès de la lletra va córrer càrrec de Jean Dre Jacques i el mateix any Edith la va estrenar la «L'Olympia», el music hall més antic de París fet que va convertir en la primera persona en cantar rock and roll en francès. Il portait des culottes, des bottes de moto, un bluson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait com un boulet de canon se met la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait Les ongles pleins de cambouis mais sur le bicep s'il avait Un tatouage avec un coeur bleu sur la peau blême Et juste à l'intérieur on lisait maman je t'aime Il avait une petite amie du nom de Marilou On la prenait en pitié, une enfant de son âge Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour Sa chaîne de moto bien davantage Il portait des culottes, de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. La pauvre fille l'implora, le supplia Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas Mais les mots furent perdus, c'est larmes pareillement Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu Contre une locomotive qui filait vers le midi Et quand on débarrasse à des débris de moto, son blouson, de cuir noir avec un aigle sur le dos mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui se la terreur dans toute la région Al llarg de la seva vida Edith Piaf es va relacionar amb la crème de la creme d'un món musical francès i va ajudar molts músics desconeguts a fer-se un nom. Alguns d'ells els va literalment acompanyar fins a la fama, tals com Charles Snebour o Jors Mostaqui, amb els que també va tenir una història d'amor. Durant la Segona Guerra Mundial es va alçar com una lluitadora i protectora dels artistes jueus perseguits durant l'ocupació nazi. L'èxit internacional arriba durant la dècada dels 50, coneguda a molts països com una icona parisenca. quand sous le soleil sur la joie j'entends dans la musique les ques rires qui est et rebondissent autour de moi et perdu parmi ces gens qui me bousculent et tout dit je reste là quand soudain je me retourner ce recul et la foule vient me jeter ses bras on porte par la foule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 Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent Et retombe tous deux épanouis en ivrés et, et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon âme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 C'est une folle farandole Je suis emportée au loin Et je crispe mes poids maudissant La foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné Que je n'ai jamais El geni no tenia fronteres. Al 1957 interpreta el tema que acabem d'escoltar anomenat La Fulé, adaptació de Que nadie sepa mi sofrir, un vals peruà d'origen argentí de 1936 composat per Ángel Cabra amb lletra d'Enrique Diceo. Gràcies a aquesta versió, la cançó original es va tornar a posar de moda sota el títol Amor de mis amores i ha sigut versionada en moltíssims idiomes. Ara escoltarem Montmenage a Moi, cançó composada en 1958 per Norbert Landsberg amb lletra de Jean Constantenc. Aquest últim va estar treballant sobre una música que finalment va acabar formant part de la banda sonora de la pel·lícula Mononcle, de Jacques Tati. Tot i així, el tema es va convertir en un dels grans èxits de Piaf. fait tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Parce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble nous deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux On pourrait changer de planète Tant que j'ai mon cœur près du tien Autour des plans, plan de la fête et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre. Pour Qui elle la saura la terre? Ma parole, il y a qu'elle sur terre. Il y a qu'elle peut faire tant de mystères mais pour nous il y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime Et s'il n'y avait pas de vie même Nous on s'aimerait quand même Car Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans Faire le tour du monde ça ne tournerait pas plus que ça la terre n'est pas à No pas plus que ça, la terre pas assez rondeux, mon manège moi c'est droit. Al llarg de la seva vida va treballar amb molta gent diferent, però li agradava sobretot envoltar-se d'aquells amb els que més confiava. Una d'aquestes va ser Marguerite Monot, una pianista i compositora que es va convertir en gran amiga d'Edith des del dia en què es van conèixer. Va composar varis èxits per a ella, tals com l'Hymne Lamour, o també Tu et Poc o la següent que escoltarem, Milor, composada del 1959, amb lletra de George Mostaquí, i que es va convertir en èxit a 11 països. Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milord Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue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 et prenez bien vos aises vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise je vous connais mille vous ne m'avez jamais vu je ne suis qu'une fille du port une ombre de la rue dire qu'il suffit parfois qu'il y est un navire et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 Pour les reprendre après Allez venez Milord Vous avez l'air d'un môme Laissez-vous faire Milord Venez dans mon royaume Je soigne les remords Je chante la romance Je chante les Milord Qui n'ont pas eu de chance Regardez-moi Milord Vous ne m'avez jamais vu Mais vous pleurez, Milord Ça, je l'aurais jamais cru Et ben, voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça Un petit effort Voilà, c'est ça Allez riez, Milord Allez, chantez, Milord. ta -da -da -da -da. La mort al 1949 del seu amor, un boxejador francès, la deixa tan abatuda que s'enganxa la morfina. A partir d'allà, ni els amants ni l'addicció l'abandonen mai més. El 58 pateix un greu accident de cotxe que empitjora el seu estat de salut i la seva addicció. Un any després es desploma l'escenari i és operada diverses vegades. Això marca el principi de la fi. Dos anys després ja és incapaç de mantenir-se en peu o moure's i només canta amb grans dosis de morfina. Finalment, mor a Plancassier, als 47 anys, un 11 d'octubre de 1963, de càncer hepàtic. Va ser enterrada a París, al costat del seu pare i la seva filla. Sempre serà recordada com una persona que regalava la seva ànima a cada minut i amb cada cançó. gret Nilabia J'ai grand mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur drémolou balayer pour toujours je reparasair I don't know what the hell has done, nor the evil, all is equal. No, nothing, nothing, no, I regret nothing, Tot i no ser última gravació de Piaf, no en generarà rien es pot considerar el cant del signe de l'artista. La lletra fou escrita per Michel Bocquer i quan Edith la va llegir es va donar que resumia perfectament com es sentia en els que eren clarament els últims anys de vida que li quedaven. La composició va córrer a càrrec de Charles Dumont. Ens agradaria acabar el programa amb la que realment va ser l'última gravació de l'artista, l'Hom de Berruin, que va sortir pels mesos abans de morir. La lletra és de Michel Vendome i música de Francesc Le. Fins aquí el Divines Dives d'avui. El pròxim programa, Pati Smith. Sous le ciel carasseux qui pleurait d'ennui Sous la petite pluie qui tombait sur lui Lui, l'homme de Berlain Dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit Il se tenait là, je n'ai vu que lui lui l'homme de Berlin est en à Berlin où je venais d'arriver en attend plus rien quand on veut tout changer Berlin va bien vers moi il m'en faut peu pourquoi dans la vie que tout peut changer et pourquoi pas lui lui, L'homme de Berlin Je me voyais déjà aimé pour la vie Je recommençais tout C'était avec lui Lui, l'homme de Berlin Ne me parlez pas de hasard De ce qu'il y ni de fatalité De prochains retours Ni d'espoir, de destin Ni d'éternité Ne me parlez pas Le ciel crasseux, qui pleurait dans d'ennui Sous la petite pluie qui tombait sur lui Lui, l'homme de Berlin Je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant Une éternité de quelques instants Lui, l'homme de Berlin Car lui, l'homme de Berlin Chercherait aussi l'oubli Il est parti trop loin Car pour user sa vie Il n'y a pas que Berlin Dans chaque visage je ne vois que lui Et dans chaque nuit je dors avec lui Lui, l'homme de Berlin Sous quel ciel grasse passe-t-il sa vie Et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie Lui, l'homme de Berlin